Bonjour, cadet Wilson. C'est lui, le bibliothécaire en chef, qui vous appelle. Vous détenez un livre de référence qui n'est pas supposé sortir de la bibliothèque. Ramenez-le à la bibliothèque aujourd'hui parce que d'autres cadets veulent s'en servir. Merci.